Ma face de l'intégral, les méfaits de la démocratie. Et bien sûr, c'est l'explication du livre à l'adilat al-Sharriya, les caches talbissat, al-Hizbiya, à la moujtamaat islamia du Cheikh abdul Qasim Abu Abdussalam Salam, Hassan ibn Qasim al Et le point qu'on commence à expliquer aujourd'hui, c'est. Euh, parmi les méfaits de la démocratie, il y a amr ahla c'est-à-dire de, de disputer l'autorité la, ou la position de, de, de, du, de dirigeant euh, à celui qui la détient. C'est comme si tu disputes avec lui pour, le, pour avoir le pouvoir. Et ça, c'est pas permis dans l'Islam, il y a plein de hadiths du Prophète qui sont venus pour nous dire, pour nous expliquer ça. Juste avant de rentrer dans le sujet, Inch'Allah, Euh, juste pour vous dire en même temps que je suis en, en, en venant ici, j'ai téléphoné un chef et euh, j'ai posé la question au sujet du fait que certains, euh, euh, il y a un MSC, le, le Muslim Student Association, c'est-à-dire l'association le, la, des, des étudiants musulmans de l'université Concordia, ils ont commencé à faire la, leur prière de deux mois dans, dans une salle d'une loge franc-maçonnique sur euh, Sherbrooke. Sur une loge franc des francs-maçons, de la franc-maçonnerie. C'est une des loges les plus anciennes à, à Montréal sur la rue Saint-Charles, Saint Saint-Marc si je ne me trompe pas, ou Saint-Jacques, c'est quand même de ces rues-là dans le centre-ville, une loge franc-maçonnique. C'est comme l'endroit où les, les francs-maçons se réunissent pour faire leurs cérémonies puis leurs rituels et tout, puis euh, c'est plus. Non, non, ça ils pris là-bas, ils ont leur local dans la semaine. Mais jumaïs, ils font là-bas, depuis quelque temps, ouais. Donc j'ai appelé le Cheikh pour lui demander à ce sujet-là, puis le Cheikh il a dit que si c'est un endroit euh, où les mouchriquins, les, koufans, les juifs, les chrétiens se réunissent pour faire leurs cérémonies et leurs adorations et leurs euh, trucs qu'ils font dans cet endroit-là, dans ce cas-là, c'est pas permis pour les musulmans de se réunir là pour faire la jumuah et il a dit que c'est quelque chose qu'il faut éviter. Et il a dit que c'est pas correct. Et il a mentionné un hadith, euh, un hadith qu'on a étudié dans, dans kitab tawhid, à propos d'un nabr, quand un Sahabi a dit au Messager d'Allah, j'ai fait un serment que j'allais égorger un animal à tel tel endroit, à Bawana, est-ce que je peux remplir ce serment-là que j'ai fait Il a dit, est-ce que c'est un endroit où on égorgeait tous les idoles Il a dit non. Est-ce que c'est un endroit où les mouchriquines se réunissent régulièrement, pour, pour faire leurs adorations ou pour faire leurs euh, célébrations ou cérémonies de la Djihadliya. Il a dit non, alors il dit dans ce cas-là, euh, euh, remplis ton serment, et donc il est allé le faire. C'est pour dire que s'il si y a un endroit où les musulmans se réunissent, qu'au les, les francs-maçons se réunissent régulièrement pour faire leurs rituels, pour faire leurs cérémonies dans cet endroit-là, ce pas permis pour les musulmans d'aller pour faire leur prière dans cet endroit-là, en, en particulier d'établir la jumuah Et euh, ça, c'était le Cheikh Salah Ismail de Dakar, qui m'a répondu à ce sujet-là, et euh, les gens de l'université euh, Concordia, je ne les ai pas avisés encore, mais ils, supposément ils ont demandé avant de le faire, je ne sais pas à qui ils ont demandé, supposément ils ont demandé à des chevaux. mais la franc-maçonnerie, on sait tous que ça, c'est une affaire grave, dangereuse, société secrète. Avec des grades, puis des degrés, des trucs comme ça, 33 degrés, et puis, à la tête de ça, on sait pas qui. Il y en a qui disent que c'est les juifs, il y en a qui disent que c'est des... <rire> ouais, c'est des organisations qui travaillent de toute façon contre l'islam. Ils veulent réunir de toute façon, ils veulent, soi-disant, réunir toutes les religions, euh, ils appellent à ça, ils, ils, ils reprennent le, le, le, désordre dans les sociétés, ça c'est connu. Puis, euh, c'est une des grandes oppositions euh, à l'islam. C'est ça, ça, il y avait une fatwa. ça, il y avait une fatwa là-dessus, que c'est pas permis que les musulmans prient dans ces endroits-là. Comme l'endroit où tu dis, comme les aéroports, où il y a, ils ont fait des, des, lieux de prière mixtes. Dans le sens que, quand je dis mixtes, pas un mix par rapport à l'homme et la femme, mixtes dans le sens de mixtes, mixtes, religions, multiples religions. C'est-à-dire, il y a, il y a, les, il y a dans la même place, un lieu de prière pour les chrétiens, pour les juifs et pour les musulmans, soi-disant, ils prient à la même place et en fait c'est ridicule, parce que de toute façon il y a les bains, les chrétiens ils prient sur des bains, tu vois, et puis euh, je te jure que la place que les bains, euh, que les bains prennent, ils prennent toute la place, il n'y a pas de place pour les musulmans pour faire leur prière, à, à, à la, à la, à la repos de Dorval, c'est ça, et puis de prier, à, il y a toujours une croix tout ça, donc euh, ce n'est pas permis, de même que, la même chose que c'est pas permis comme qu'est-ce qu'ils avaient voulu faire euh, une, euh, un, un livre un seul livre qui réunit sous son même couvercle le Coran, la Bible et la Torah. Oui, il voulait faire le Coran la, et la Bible sous un même couvercle, soi-disant pour réunir les religions ensemble. Et ça, bien entendu, c'est non dans cet endroit-là, non. Mais tu peux prier n'importe où à l'aéroport. Il y a plein d'endroits vastes. Moi, j'ai à chaque fois que je rentre là-bas dans la salle d'attente. Quand tu, avant de rentrer dans l'avion, il, il y a des grandes places vastes. Hein, des, à chaque entrée, là, il y a des chaises et tout, il y a des tapis. Et tout, il y a personne. Il y a personne là-bas des fois. Il y a plein d'endroits de, de porte ou d'entrée de, de, là. Il y, a, il y a pas un chat comme on dit. Donc, tu peux facilement faire ta prière en paix là-bas. Personne va te déranger. Moi, à chaque fois, je fais ça. Personne qui me dérange. Mais je vois pas pourquoi je devrais aller dans un endroit spécifique pour aller. Surtout quand c'est mélangé avec des trucs de chrétiens et d'autres de, de, religions. Donc on va commencer après avoir dit ça là. On va commencer pour dire euh, le cours. Donc euh, le chef dit il a a dit, il a dit, il a il a حاكم اخر انفاز بالانتخابات الجديدة وفي هذه الطريقه الانتخابيه مخالفه صريحه لنصوص السنه التي تحذر من منازعه الامر اهله فمن تلك النصوص ما اخرجه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكسرون قالوا فما تأمرنا قال فو ببيعة الأول فالاول أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم واللظ للبخاري لشيخ الزي لشيخ ل la transmission ou la prise du pouvoir dans le système électoral, démocratique, sa période ne dépasse pas quatre ans habituellement. Selon les pays, des fois il y a des différences, des fois c'est plus, des fois c'est moins, mais ça ne dépasse pas en général quatre ans. Puis ensuite il y a d'autres élections, hein, et puis euh, ça veut dire que souvent il y a un autre président qui va gagner les élections, qui va prendre le pouvoir pour quatre autres années, et, et ainsi de suite. Et le chef s'est dit que dans cette méthode électorale, il y a une contradiction claire avec les textes de la sunnah qui avertissent justement contre le fait de disputer à celui qui est au pouvoir l'autorité qu'il détient et d'essayer de prendre sa place. Donc ça c'est quelque chose qui est euh, euh, interdit dans l'islam. Et il mentionne quelques textes à ce sujet-là dans les hadiths authentiques. Il nous dit qu'il y a un hadith rapporté par Al-Bukhari, muslim, Selon Abi horeira dans lequel il dit que le prophète selon alayhi wa sallam a dit les fils d'Israël, c'était leur prophète qui les dirigeait. Hein? Et euh, à chaque fois qu'un prophète mourait, il y avait un autre qui venait prendre sa place. Chez les fils d'Israël, c'était comme ça. Mais il dit moi, il n'y a pas de prophète après moi. Mais il y aura des, euh, des Khulafa, Il y aura des khulafa. c'est le pluriel de khalifa cest à des successeurs qui vont venir pour diriger la Ummah, et ils seront nombreux. Alors, les Sahaba ont dit, qu'est-ce que tu nous ordonnes Il a dit, remplissez votre, votre engagement et votre, votre serment ou votre allégeance pour le dirigeant à qui vous avez donné la Baïra en premier, puis ainsi de suite, l'autre qui va le suivre, puis l'autre qui va le suivre, ainsi de suite et donnez-leur leurs droits parce que Allah va leur demander à ces dirigeants-là au jugement dernier au sujet de la responsabilité qu'ils avaient et qu'Allah leur a donnée comme responsabilité et ça c'est la narration de l'imam al-Bukhari ensuite il mentionne les paroles de l'imam Al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani izi waqawuhufu amr bil wafa al Donc, ça, c'est les paroles de l'Hafiz ibn Hajar. Il dit, fou, c'est le verbe impératif du, pour le mot al-wafa, pour al-wafa. Et al-wafa, ça veut dire de, euh, de respecter et de, de remplir notre engagement. D'accord? Donc, le verbe impératif pour dire al-wafa, c'est fou, hein Et ça veut dire de remplir ou respecter ton engagement envers euh, et d'être fidèle en, envers celui, envers le dirigeant que tu, à qui tu as donné ton, ton allégeance en premier. Puis euh, après euh, après que ce dirigeant-là soit mort, là tu donnes ta béa à, à celui qui le suit, ainsi de suite. Et donc le chien euh une fois que tu as donné ta béa à, à un dirigeant Tu ne peux pas donner ta, ton allégeance à un autre que lui. Si tu l'as donné, si donné à un, puis qu'on la donne à un autre qui ensuite, pendant que le premier est toujours là, l'allégeance la, la, ou le ferment d'allégeance que tu donnes au deuxième n'est pas valable, n'est pas valable. <rire> ça, ça prouve que tu ne peux pas remplacer un dirigeant par un autre euh, avant qu'il soit mort, ce n'est pas permis. Donc les élections c'est en contradiction avec ça tu donnes le pouvoir à un puis après ça tu brises ton allégeance pour lui puis tu le donnes à un autre et ainsi de suite donc c'est quelque chose qui est en contradiction avec ça il mentionne me plein d'autres preuves aussi de ce principe là قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون هناك ou wa <języ> hanat <investigation> En men aaradat en mankan. is rapporté par muslim in sahih, en il dit: Il a entendu le prophète sallallahu alaihi wa sallam qui a dit, En il dit après, par la suite, Et quiconque veut diviser veut diviser les affaires de cette Ummah, alors qu'elle est réunie autour d'un dirigeant, il veut diviser une, le, le commandement de cette Ummah alors qu'ils sont tous réunis, alors frappez-le avec l'épée, peu importe qui il est. C'est-à-dire une fois que les musulmans sont réunis euh, autour d'un seul dirigeant, un dirigeant, et bien qu'un autre vient pour essayer de prendre sa place, frappez-le avec l'épée, peu importe qui il est. Oui, ça y est tous des cas Il est frappé Oui, Mais là, je attendez je vous je vous donne, oui, je vous donne, d'autres détails des explications de ça. Le dit a wahid, le Prophète a dit dans un autre hadith euh, rapporté par Muslim également, hein, euh, celui qui vous vient alors que vous êtes tous réunis dans votre, dans votre votre euh, autour d'un seul dirigeant, autour d'un seul, seul homme, et que vous, vous êtes tous réunis dans vos affaires autour d'un seul homme, et que quelqu'un vient pour diriger, oh, pardon, pour briser le, le bâton de, de l'autorité qu'il détient, alors Euh, et qui veut, il veut diviser votre, votre, votre unité, vous, veut amener la, la, division dans votre unité et dans votre jama'a, ah. alors tuez-le. Tuez-le. Et ça c'est un autre encore hadith rapporté par le musulman comme je l'ai dit tout à l'heure, et dans une autre narration de ce hadith rapporté par le même musulman encore.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 ja? Zoei, so Allah alla de tweede dag. En afgelopen week, heb ik het gehoord, in het Sahih, in Sahih, in Sahih, in Abdullah ibn in het Sahih, in het Sahih, in het Sahih, in het Sahih, wa Encore une fois, un hadith authentique apporté par l'imam muslim, selon Abdullah ibn Amr, il dit que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si on a donné la baya, c'est-à-dire le serment d'allégeance à un imam ou un dirigeant, et qu'on lui a donné notre main dans l'allégeance, et qu'on lui a donné le fruit de notre cœur, c'est-à-dire qu'on était sincère envers lui, alors on doit l'aider tant qu'on est capable. Et s'il y a un homme qui vient pour disputer, pour lui, lui disputer son autorité, son pouvoir, alors frappez le coup du deuxième, celui qui vient pour euh, prendre son autorité. L'imam al-Nawawi, il donne un peu d'explication de ça, parce que l'imam al-Nawawi, celui qui a écrit « Riyad al-Salihi eh il a écrit un commentaire de Sahih Muslim. C'est un des commentaires les plus célèbres de, du livre de Hadith euh, rassemblé par l'imam Muslim. Comme le Hafiz ibn Hajar a fait un commentaire de Sahih al-Bukhari, l'imam al-Nawawi a fait un commentaire de Sahih Muslim. Et donc, euh, l'imam al-Nawawi, qu'est-ce qu'il dit euh, Rahimahullah, il dit قوله sallallahu alayhi wa sallam, أن ينازعه فضربوا عنق الآخر معناه ادفع الثاني فإن خارت على الإمام فإن لم يندفع إلا بحرب وقتال فاقتلوه وإن دعت المقاتله إلى قتله جاز قتله ولا ضمان فيه لانه ظالم متعد في قتاله الكيس الإمام النووي كيس في حديث لا يعني La parole du professeur Atom, quand il dit, si un autre vient pour disputer son, son autorité, alors frapper le coup du de deuxième, ça veut dire quoi? Ça veut dire repousser le, repousser le deuxième. S'il si sort avec les armes contre le dirigeant, et qu'il n'y a pas d'autre moyen de le repousser excepté par le combat, alors combattez-le. Et si Euh, Yali, le combat vous amène à devoir le tuer, alors c'est permis de le tuer, et il n'y aura pas aucune euh, peine ou ré, euh, compensation à payer pour sa vie dans le cas où il serait tué. Pourquoi Parce que c'est un injuste et transgresseur, donc dans, son, dans ce cas-là, il n'a pas à être compensé par exemple s'il a été exécuté ou tué dans cette guerre-là ou dans ce combat-là. Euh, après le chérisé ou encore la indonne, comme le haut, euh, parce que, en fait, un des, un des principes aussi, c'est que si le deuxième est là encore et qu'il y a une partie de la population qui a donné la vie à au deuxième, tant qu'il est en vie, s'il veut faire la fitna, ça va toujours créer de la dissension dans la société dans, entre ceux qui étaient pour le deuxième et ceux qui étaient pour le premier. Donc pour éviter les dissensions et les divisions de ce genre, hein, le principe c'est justement d'éliminer toute source de division dans la Ummah, et de faire en sorte qu'il euh, n'y aura pas de euh, gens qui vont venir euh, essayer de, de, de prendre la place de celui qui est au pouvoir. Ensuite, le shaykh, il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit فمن اراد ان يفرق امر هذه الامه وهي جميع فضربوه بالسيف كائما من كان فانه فإن فيه الامر بقتال من خرج على الامام او اراد تفريق أو أراد تفريق كلمه المسلمين وراح ذلك وينهى عن ذلك فان لم ينته قتله وان لم يندفع شر شره الا بقتله فقتل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 Euh, le prophète en a également dit ce, :« Et celui qui veut diviser votre affaire, hein, alors que Celui qui veut diviser vos affaires, alors que vous êtes tous réunis, alors frappez son coup avec l'épée, peu importe qui il est, peu importe qui il est, peu importe comment il peut être pieux ou comment il peut avoir de, de prestige ou d'importance ou de piété ou de science, peu importe qui il est, et puis, et puis il veut disputer l'autorité à celui qui détient l'autorité. » frappez le avec le P. Et le cheikh explique ça, l'imam al-Nawawi, il dit, il y a dans ça l'ordre de combattre, celui qui sort contre le Déjà, euh, et qui veut diviser la parole des musulmans, euh, et donc une, euh, toute personne qui fait ça, il doit, il doit être interdit de le faire. Et s'il ne cesse pas de le faire, euh, de, de, de diviser les musulmans, alors il doit être combattu. Et si Euh, il n'est pas possible de repousser le mal qu'il fait, excepté en le combattant ou en le tuant, et bien dans ce cas-là, c'est permis. Et s'il est tué, dans ce cas-là, il n'y a pas, comme on l'a dit tout, tout à l'heure, de compensation à payer pour le, le sang de cet homme parce qu'il a créé, la, il a fait l'injustice.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 cela signifie que si c'est euh, la seule manière de le repousser, qu'il n'y a pas d'autre façon de le repousser ou de, de, de, de, de l'éloigner ou de, de le faire cesser de euh, faire la division acceptée en utilisant ce moyen-là, alors utilisez ce moyen-là, euh, et la parole du professeur Hassan quand il dit qu'il veut diviser le, le, votre, votre bâton, c'est-à-dire votre unité et l'autorité de dirigeant, c'est-à-dire votre jamaa, il veut diviser le fait que vous, que vous soyez tous réunis autour de cet imam-là, et que vous êtes tous réunis autour de lui, et il veut vous séparer en deux, prendre, une, prendre le pouvoir et remplacer celui qui est déjà au pouvoir, donc euh, ça c'est comme pour comparer le bâton qui serait cassé, c'est la même chose, et donc c'est ça ce que ça signifie. Quand vous êtes réunis, vous êtes comme un bâton, tous, euh, un seul bâton. Mais quand quelqu'un vient pour euh, créer la zizanie, puis diviser les musulmans, puis essayer de prendre le pouvoir et d'enlever celui qui est là à, la, à sa, et de, de se mettre à sa place, c'est comme s'il cassait le bâton en deux. Et donc c'est ça la, la la comparaison. Et donc ça veut, c'est comme pour exprimer la division, la, diverg la divergence, et le fait que les, les gens s'éloignent les uns des autres. Et s'enfuient ça, ça les uns les autres, ils se divisent. الإمام المسلم قال صفي الرحمن المبارك فوري ولا شك أن هذه المنازعات تتحقق في الانتخابات فما من حزب إلا ويحاول بكل ما أوتي من المواهب والقدرات, والقدرات أن يتغلب على السلطة وينزع الحكومة من أيدي القائمين بها اذا كانت من الاحزاب المعارضة, المعارضه وعلى العكس من ذلك يحاول الحزب الحاكم ان لا يفلت زمام الحكومه من يده بحال قلت فان قال قائل اننا لا ننازع الحاكم بحكومته باجراء الانتخابات وذلك لانه راض بمثل هذا النظام فنقول له إن النصوص التي تأمر بقتل من ينازع الحكام حكومتهم أو يأخذ البيعة لنفسه بعد تعين الإمام والعقاد حكومت حكومته تدل على استمرار حكومة الأمير وأنها لا تنتهي بمجرد انتهاء فترة معينة وانه لا مجال لإجراء الانتخابات إذ إجراء er is niet meer dan dat, dat allemaal niet meer dan dat. Er is niet meer dan dat. Er is niet meer dan dat. Er is niet meer dan dat. Er is niet meer dan dat. il n'y a pas dan dat. Er is niet meer ces disputes qui se produisent dans les, euh, dans les élections entre les partis politiques, hein, chaque parti euh, essaie d'utiliser ce qu'ils ont comme, comme euh, habilité et comme euh, capacité pour essayer de prendre le pouvoir et d'enlever celui qui est au, dans le gouvernement et de prendre sa place, tandis que euh, l'autre parti qui est au pouvoir, il essaie de faire tout pour rester et garder les, les reines du pouvoir entre ses mains, donc ça c'est exactement l'image que le Prophète Salaam a interdit, qu'il y ait cette, ce genre, de, cette genre de, de dispute autour du pouvoir et cette compétition entre les différents, entre les différents groupes de musulmans soi-disant pour essayer de prendre le pouvoir, ça c'est exactement ce que le Prophète Salaam a interdit, et il a dit qu'une fois qu'il y a quelqu'un qui est au pouvoir, personne ne devrait essayer de lui disputer son autorité et son pouvoir et qu'il doit rester au pouvoir jusqu'à ce qu'il meure et que quelqu'un d'autre prenne sa place. Et euh, yani, ce n'est pas limité, comme on l'a expliqué, par une période de quatre ans ou des trucs de ce genre, comme dans la démocratie ou comme, comme dans le système électoral, le suffrage universel. Ça, ça, ça c'est pas permis de, les photos dans l'islam. Donc, les dirigeants dans, dans certains pays qui exposent leurs photos partout. Ça, c'est pas quelque chose qui est permis dans l'islam. Que ce soit un injuste pour les dirigeants, pour n'importe qui, on n'a pas le droit d'accrocher des photos dans l'islam de, de quelqu'un, de tout ce qui a un homme, ou un animal, ou un être humain. C'est pas spécifique aux dirigeants. C'est sûr que ça, c'est euh, pour le dirigeant même que ça peut être encore plus interdit, parce que les gens ont tendance toujours à donner un grand respect à celui qui est au pouvoir, puis à euh, parfois… Euh, exagérer à, à, sur, au sujet de sa personne, et donc ça peut amener déjà à des, ex, des formes d'exagération, ex, de glorification, puis de, même jusqu'à l'adoration parfois et au shirk, donc c'est n'est pas permis les photos, même si ça se fait dans plusieurs pays, hein, mais ça ce n'est pas, pas correct. Mais ça, ça fait partie des, des, des, des, des formes de péché qui se, qui se trouvent dans beaucoup de pays musulmans, tu vois et que, que c'est des choses que euh, les gens doivent euh, yeah, les, essayer d'éduquer de, de, les, les musulmans pour leur faire comprendre que les choses de ce genre sont interdites dans l'islam, pour que petit à petit les gens commencent à s'éloigner de ce genre de choses-là. Mais, qu'est-ce que je voudrais dire aussi à, à ce sujet-là, c'est que, que vous voyez par exemple qu'est-ce qui s'est passé dernièrement au Pakistan, dans les élections. Combien de gens qui sont morts dans les, des attentats, de, de, de, de, de, de, de, des, des attentats, de, de, des bombes qui sont placées. Même, même la, la une des candidates au Pakistan qui était euh, qui était connue, justement, elle s'est elle s'est fait tuer comme ça, de cette façon-là, ça dit là. Et, euh, y a, et à chaque fois qu'il y a un parti qui est au pouvoir, ou bien qu'il y a un parti qui veut pas que l'autre candidat gagne les élections ils vont essayer parfois, non seulement de, de salir leur réputation, de parler contre eux, mais ça va même parfois jusqu'aux meurtre et jusqu'aux attentats terroristes, et ils mettent des bombes à, à, à un endroit où il y a des foules réunies, hein, et il y a des enfants, et il y a des femmes, et il y a des vieillards, et il y a des gens qui sont là, et ils, ils tuent n'importe qui dans ces affaires-là, dans cet attentat-là où euh, Boutot est, est morte, Il y avait, je pense, 30 personnes qui sont mortes, à, qui sont mortes en même temps, dans, durant cet attentat-là. Ben oui, c'est pas juste elle, c'est pas elle seule qui est morte. Il y avait plein d'autres, je pense. Et, et ça, c'était UNE attentat. Sinon, euh, il y en a eu d'autres avant et après. Donc ça, c'est pour dire que tout ça, c'est un, un genre de, de cirque que ces gens-là sont en train de faire et qui cause des morts et des, et des qui Qui fait couler le sang des gens, et tout ça c'est parce que les gens ont contredit l'ordre du prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de disputer à celui qui est au pouvoir son autorité. Hein? Même si, et ça c'est même si le dirigeant qui est au pouvoir est injuste, même si c'est un dirigeant injuste, et qui fait des choses de péché, même dans son, même dans cette situation-là c'est pas permis de lui disputer l'autorité et le pouvoir pour essayer de le, de le remplacer par un autre, hein Même si, même si celui qui a le pouvoir lui-même avait pris le pouvoir injustement, on n'a pas le droit de l'enlever du pouvoir pour mettre un autre, hein Même s'il si était, était, même s'il a pris le pouvoir par, par d'une façon qui est haram ou d'une façon qui est contraire à la Sunnah, on ne doit pas essayer de, de l'enlever pour remettre un autre à sa place, hein Donc, euh, ça, c'est des exemples de contradictions. Et le cheikh, il dit que dans, la, dans le système euh, de, de la démocratie, il y en a qui pourraient essayer d'amener euh, une objection en disant, par exemple, Nous on n'essaie pas de prendre le pouvoir et de, de, de remplacer le dirigeant qui, qui dirige le gouvernement en faisant des élections, parce que celui-là qui est au pouvoir, il est satisfait et il a accepté lui-même que ces élections-là soient établies, et puis il accepte ce système. Donc comment vous pouvez dire qu'on lui prend le pouvoir, qu'on dispute son autorité, puisque lui-même qui est au pouvoir, il, a, il est, il est d'accord avec ça Et donc le Cheikh, il dit, on dit nous, pour répondre à ça, que les textes qui ordonnent de tuer celui qui dispute au dirigeant son gouvernement, le fait qu'il est le chef du gouvernement, et qui, ou bien celui qui a pris la veillat, la c'est-à-dire l'allégeance, le serment d'allégeance pour lui-même, euh, une fois qu'il a été désigné comme étant le dirigeant, ou l'imam, ou le chef, ou le khalifa, hein, alors c'est lui qui est à la tête. De, de son gouvernement et euh, les textes donc qui interdisent à un deuxième de, de prendre sa place ou de disputer son autorité et qui ordonnent de tuer le deuxième prouvent que son gouvernement continue jusqu'à ce qu'il euh, ou bien tant qu'il est le dirigeant ou tant qu'il reste au pouvoir c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il meure en principe ou qu'il soit plus capable de jusqu'à ce qu'il soit plus capable de pratiquer ses fonctions Et que ça ne termine pas uniquement après une certaine période déterminée ou prédéterminée, comme dans les élections. Et ça, c'est impossible dans le système des élections et des, des, des, des démocratiques, parce qu'ils font les élections à chaque quatre ans. Et donc ça, ça, ça implique qu'il va y avoir un autre qui va venir pour essayer de discuter le gouvernement et de, le, le pouvoir et que ça, ça va diviser la La, la, et que chacun va essayer de venir pour prendre la bay'at pour lui-même, et tous les textes qui ont été mentionnés prouvent que ça c'est quelque chose qui est interdit complètement de faire ça. Ok? Et a c'est un c'est ما تغلب جانب الركون إلى حطام الدنيا إلا من رحم الله وقبل هذا وذاك نقول نقول له أثبت العرش ثم انقش أثبت أن الانتخابات من الإسلام ثم بعد ذلك ينظر في, في الأدلة في الأدلة من جميع أوجهها وأنها لكم ذلك لشيخ الزيون في <تصفيق> غالتا فاكل Cette parole-là, le fait de dire par exemple que la personne serait, euh, la, la personne serait d'accord avec ce système-là, puis qu'elle-même, elle, elle, elle, accepte qu'on vienne prendre le pouvoir et le remplacer, ça, c'est, basé sur une supposition, c'est pas, c'est pas quelque chose qui est, euh, basé sur certi une certitude, parce que peut-être qu'il dit qu'il est satisfait alors qu'en réalité, au fond de son cas, non. Et de toute façon, C'est pas permis de de poser les textes de la Sunnah, du Coran et de la Sunnah, en se basant sur des suppositions. Hein. Et euh, et yani, ensuite, le chéri, il dit, peu importe que ce soit ça ou ça, euh, pour, commence par établir le, ton argument, amène les preuves, et après tu peux, euh, amener tes des, des, qu'est-ce que tu prétends, hein, Présente preuves que la démocratie fait partie de l'islam, puis après on discutera pour savoir si ces détails-là sont permis ou non. Et ça, tu ne pourras jamais, il dit vous ne pourrez jamais arriver à trouver une chose pareille. Donc, euh, pourquoi Parce que c'est clair que la démocratie n'a rien à voir avec l'islam, et ça, de toute façon, tout ça, ça va être encore plus détaillé dans les choses qui vont suivre plus tard. Et euh, juste pour ajouter un point à ce sujet là, c'est que quand vous voyez par exemple quelqu'un qui est au pouvoir pendant quatre ans, même ici par exemple, dans les gouvernements non musulmans, dans les pays non musulmans, il est au pouvoir pendant quatre ans. En quatre ans tu peux rien faire. Tu le temps de rien faire. Au contraire, peut-être à la fin des premières quatre années que tu, la personne elle arrive vraiment à commencer à manager vraiment puis Euh, disons s'organiser comme il faut, puis d'être confortable avec qu'est-ce qui se passe pour essayer de régler des choses. Et si après, après quatre ans tu t'en vas, un autre vient, ben, il faut encore qu'il se réadapte à tous les dossiers, à toutes les questions, à toutes les choses qui, ont à être, euh, qui commencent à être réglées, et là il faut ramener une autre personne et puis peut-être que le, la personne qui vient prendre le pouvoir après les, premières, après les, les quatre ans, C'est parti d'un autre parti qui a une autre philosophie, une autre idéologie, une autre euh, fin, fin, vision de comment changer la société, soi-disant. Alors là, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont repartir à zéro, défaire tout ce que les autres avaient fait et commencer à euh, établir quelque chose de nouveau, puis encore là, ça prend plusieurs années, donc encore après il y a la, les prochaines élections qui arrivent, ça coûte de l'argent, dépense d'argent, dépense d'énergie et donc euh, il n'y a jamais rien qui termine. Oui, c'est ça. C'est souvent ce, cet argument-là qu'ils disent. Exactement. Ils disent, euh, c'est ça. Quand, quand ils sont arrivés à, à la fin de leur mandat et qu'ils n'ont pas respecté leur, euh, leurs engagements ou leurs paroles, ils, ils vont donner comme excuse, comme le frère a dit, Framurta, que Quelqu'un va, ils vont comme, comme argument, comme excuse, ils vont mettre le blâme sur le parti qui était là auparavant. Dire mais on n'avait pas, on n'a pas pu faire ce qu'on avait promis de faire ou ce qu'on a dit qu'on allait faire parce que on était en train de réparer les erreurs que les autres avaient fait dans les quatre années d'avant. Et donc c'est toujours euh, un cercle vicieux comme ça qui tourne à, à, à l'infini parce que ça sera toujours comme ça. Hein. Donc euh, C'est juste pour vous montrer en fait que c'est pas quatre ans ce sera jamais suffisant. Et lorsque euh, quelqu'un commence à, à, à, à commencer à régler les choses, c'est là qu'il doit s'en aller. Souvent, c'est comme ça. Donc, euh, ça c'est pour vous montrer que que de ce point de vue-là, même de l'islam, tout ça c'est contraire à wa De ce point de vue-là, c'est contraire à l'islam la démocratie, Encore, c'est un argument de plus. Euh, ouais, c'est ça. Ensuite, euh, un autre, je lisais hier justement un document qui a été écrit, je sais pas si c'est pour des, des, des gens qui se disent musulmans ou non, mais c'était un site, je crois, pour un argument, une organisation qui s'appelle et, Paix et Démocratie, puis euh, ils essayaient de faire la promotion, ils essayaient de faire la promotion de la démocratie dans les pays musulmans. Et ils essaient de, de de de démontrer ou de présenter leur stratégie, comment ils vont faire ça. Donc ils disent que il faut rallier de notre côté les, euh, les musulmans moderne, modérés et euh, il faut essayer de d'essayer de, de, de les rapprocher au dialogue, de les amener à un dialogue pour essayer de leur faire de leur faire euh, accepter certains principes, etc., rallier avec eux les musulmans qui sont modérés, qui sont euh, modernistes, etc. Puis après ça, ils disaient qu'il ne faut euh, pas opposer la démocratie à l'islam. Il faut pas dire l'islam ou la démocratie. Il faut dire l'islam et la démocratie pour essayer de montrer qu'il n'y a pas de contradiction ou d'opposition entre les deux. Et puis ils utilisent euh, certains arguments qu'on a. Mentionné déjà, mais que on va analyser plus en profondeur dans les cours qui vont suivre. Mais c'est juste pour dire en, en passant que euh, il y a ces, ce genre de choses-là, et euh, c'est des gens qui se disent laïcs, laïcs. Et il y a maintenant des, comme on avait dit dans les cours précédents, il y a des, maintenant des islamistes, soi disant islamistes laïcs. Maintenant, hein, c'est vrai, c'est, c'est étonnant. Dans, dans, il y a quelques années auparavant, les gens, ces gens-là disaient que la laïcité c'était qu' Maintenant ils vont changer leur discours, et actuellement ils disent que la, laï la laïcité non, c'est c'est pas contre l'islam maintenant, c'est un accord avec l'islam, voilà. donc c'est une contradiction bien évidente de leur part. On va mentionner le cinquième point que le chef a, a, a écrit à, à ce sujet-là, parce que là le chef il mentionne des points qui sont un peu plus courts par rapport au premier point que a mentionné, donc on passe moins de temps sur… Les points, puisque sont, sont, moins, euh, sont moins longs, mais sinon euh, ça dépend des points. Parfois c'est plus long, parfois c'est plus court. Là, comme il mentionne un autre exemple, nizam ça, ça veut dire que le système démocratique ou électoral euh, amène à mettre au pouvoir un non-musulman un cafir, ça peut amener comme conséquence que celui qui va être à la tête ou diriger les musulmans va être un cafir, et ça c'est quelque chose de haram dans l'islam, que les musulmans soient dirigés par un non-musulman. Et il dit, il dit par exemple, « man ذلك الشر في المجتمع من الخير وانت اكثر من في الارض يغلوك عن سبيل الله وقال ان انهم من, إن إنه من ربك ولكن اكثرهم أكثر الناس لا يؤمنون انه الحق من ربك ولكن اكثر الناس لا يؤمنون وقال وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقال بل اكثرهم لا يؤمنون بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم مؤرضون وقال أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم بالحق كارهون الآيات في تقرير هذا كثيرة فإذا كان الحال ما ذكر وما تقرر فمن يضمن أن يتولى الحكم بالطريقة الانتخابية ahlul donc le sheikh il mentionne ici un point très très important il dit qu'il y a un, grand, un, un, un, un principe ou un, un point qui est très négatif mafsada très grand, un, un, un, un effet très grand à la démocratie à, à les élections Et que peu de gens réalisent parfois, et c'est que les gens de les gens qui aiment le mal dans la société, que ce soit société musulmane ou non musulmane, les gens qui aiment le mal sont plus nombreux que les gens qui aiment le bien en général. Hein, les gens qui aiment le bien et qui aiment la qui aiment la vérité et qui sont sur la vérité sont bien souvent moins nombreux que les gens qui aiment euh, le mal. Donc Qu'est-ce que ça amène comme conséquence au système démocratique Étant donné que dans le système démocratique, c'est la majorité qui décide, c'est la majorité qui l'emporte, donc, étant donné que la majorité des gens sont pas bons, en, en principe sont mauvais, ils aiment le mal, eh bien c'est toujours les gens du mal qui vont être au pouvoir. Et ça peut amener même que la personne qui va être élue, qui va prendre le pouvoir, va être un quaker, un mécréant. Celui qui va dire aux gens que, euh, ou qui va permettre aux gens de suivre leur passion. Hein et on mentionnent des versets, comme le verset 116 dans Surah Al-An'Am, qui dit Et si tu obéis à la plupart des gens sur la terre, ils vont t'égarer du droit bon chemin. Hein Ça, c'est la réalité. Combien, combien la, sur la terre, si on regarde la proportion des musulmans et des non-musulmans, pour chaque musulman, pour chaque musulman sur la terre, il y a environ 5 non-musulmans. La majorité des êtres humains sur la terre sont dans le garnement ne sont, sont pas des musulmans, donc si on devait faire un vote de tous les êtres vivants sur la Terre pour savoir qu'est-ce qu'on doit suivre, qu'est-ce qu'on doit faire, c'est ceux que c'est les non-musulmans qui vont rapporter. Et donc ça, ça voudrait dire que hein, si on établissait, s'il y avait un gouvernement mondial et que c'était basé sur la démocratie et qu'on devait faire des élections pour décider les choses de la vie, eh bien c'est ceux que ce seraient les mécréas qui auraient toujours le dessus, et que la vie ne serait pas établie selon les règles de l'Islam et les lois d'Allah. Donc ça c'est pour vous donner un exemple dans le monde entier si on prend par proportion de euh, population et de religion et de croyance. Maintenant dans un pays musulman, même dans, à l'intérieur du pays musulman, il y a une grande majorité des gens qui sont ignorants, qui aiment pas la vérité, qui sont parfois euh, euh, ennemis de ce qui est de ce qui est bon pour eux par ignorance ou parfois même consciemment qui s'opposent à la vérité ou qu qu'est-ce qui est qu dans le Coran et dans la Sunna et donc si on devait se baser sur l'élection et sur les votes, ça amènerait que la personne qui serait élues au pouvoir parfois ne serait pas la, la bonne. Et il mentionne aussi euh, un autre exemple, euh, un verset qui dit euh, que c'est la vérité, c'est-à-dire que -ce le Coran c'est la vérité qui vient de ton Seigneur, mais la plupart des gens ne savent pas. c'est le verset 17 dans surat Ruth, ensuite il mentionne le verset, le verset 103 dans surat Yusuf, Il dit que la plupart des hommes ne croiront pas, même si tu, hein, même si tu le désires ardemment. Hein la plupart des hommes sur la terre ne sont pas croyants, même si tu le désires ardemment. Et, euh, il mentionne le verset 24 dans Surah al anbiya dans lequel Allah s'appelle Allah, ainsi dit, mais la plupart d'entre eux ne connaissent pas la vérité, et, et donc ils s'en détournent. La plupart des hommes ne connaissent pas la vérité, et ils s'en détournent. Et il mentionne le verset 70 dans Surah Dans lequel Allah a dit, est-ce qu'ils disent qu'il est, qu est faux ou qu'il est possédé? Hein mais certes, la vérité leur est venue, en fait, la vérité leur est venue, mais la plupart d'entre eux ont une aversion pour la vérité, détestent la vérité. Donc, on voit que la majorité, en, en grande partie, la majorité sont des, des, des hommes sont mauvais ou sont égarés sont ignorants. Tandis que c'est une minorité des hommes qui savent et qui suivent la vérité et qui sont sincères. Et donc, si on devait se baser sur le nombre ou sur la majorité pour savoir qu'est-ce qui doit être établi ou qu'est-ce qui doit être suivi dans la société, eh bien c'est sûr qu'on serait dans les l'égarement. Et euh, Youssef al qaradawi dans sa réponse à la démocratie, il a mentionné ces versets-là et il a dit il y a certains musulmans qui ramènent ces versets-là pour essayer de dire que la démocratie c'est pas bon parce que la majorité des gens euh, seraient soi-disant pas bons. Mais il dit que non, ça, ça c'est pas vrai, pas, ça s'applique pas, parce que nous on parle d'une société idéale, où les gens aiment le bien, et qu'ils veulent le bien, et qu'ils choisissent le bien. Et moi je me demande, c'est qui, ouais, qui qui vote, et cette société idéale, où les gens sont tous pour le bien, et ils aiment tous le bien, où est-ce qu'elle est cette société Est-ce qu'elle a déjà existé à 100% où tout le monde dans la CCM 100% le bien Et ouais, ça, c'est les paroles de politiciens. C'est des choses qui ne sont pas applicables, qui ne sont pas réalistes. C'est des rêves, en fait. Hein, parce que tu regardes dans les... Dans les... C'est une utopie, exactement, ces choses. Ce n'est pas concret. Parce que, dans la réalité, la plupart des gens, si tu leur demandes de voter, euh, par exemple, est-ce que vous voulez qu'on interdise... Euh, par exemple l'alcool dans la société ou non, et tu leur fais voter cette chose là dans la société, c'est probable que la majorité des gens vont, vont, vont dire on ne veut pas l'interdire. Ou même que on va dire aux gens, est-ce que, est que vous voulez que le voile soit obligatoire dans la société, et que toutes les femmes doivent se, se voiler obligatoirement lorsqu'elles sont dans la rue, ou non, c'est probable que dans certains pays musulmans les gens vont voter qu'ils ne veulent pas que ce soit obligatoire, même si c'est écrit dans le Coran. Et donc, où est-ce qu'elle est cette société, euh, soi-disant, euh, parfaite ou idéale, où tout le monde aime le bien et ils veulent uniquement le bien hein, Et ils vont choisir uniquement la personne qui est pour le bien. Ça, c'est comme tu as dit, c'est une utopie. Et on n'a pas le droit non plus de, de, de présenter les lois d'Allah à des votes. Hein, et de le mettre au désert et aux, aux passions, selon, de les appliquer ou de les rejeter selon les passions des gens. Ça, c'est quelque chose. Euh, qui, qui se fait pas. Le prophète sallam n'a pas demandé aux gens de voter les lois d'Allah pour savoir est-ce qu'on les accepte ou non. Si tu es croyant, tu l'acceptes. Si tu, si t'es pas croyant, tu la rejettes, alors là c'est autre chose. Parce que tu as rejeté la vérité qui vient d'Allah. Mais si tu dis, je crois au Coran, je crois à la Sunna, je crois à ce qui vient d'Allah, c'est la vérité, je suis musulman, ben dans ce cas là tu dois te soumettre et tu dois l'accepter tout entier. et, et, et, et, et, et l'appliquer et appeler les autres à l'appliquer. Mais si tu dis si tu dis je suis musulman mais j'accepte ça mais j'accepte pas ça j'accepte ça mais j'accepte pas ça et tu commences à faire un tri et tu commences à accepter une partie du livre et rejeter l'autre partie alors là c'est pas l'attitude d'un vrai croyant c'est pas l'attitude de quelqu'un qui est sincère envers sa foi et, et donc euh, ensuite le chef il dit donc tous ces versets là qu'on a mentionnés montrent et prouvent que euh, il y a un dans la, le système démocratique, quelqu'un pourrait arriver au pouvoir alors qu'il n'en n'est pas, euh, euh, qu'il n'est pas la personne qui est, euh, la personne apte à être au pouvoir et qui, parfois, ça va être une personne qui est mauvaise, hein, parce que la plupart des gens sont mauvais. Et, et donc ça, c'est un exemple de, de ça. Et souvent, les, les critères de jugement par rapport à. Comme j'écoutais euh, certains islamistes qui faisaient des discours par rapport à l'islam, ils disent, nous, on ne regarde pas la religion de la personne quand c'est une question de voter pour une responsabilité. On regarde la compétence. Si tu es un musulman compétent, on te donne la, la position. Si tu es un non-musulman compétent et, et que l'autre musulman si tu es, si es un cancer qui est compétent et juste, on va voter pour le, le mécréant qui est compétent et juste, et on ne va pas voter pour le musulman s'il n'est pas compétent et s'il est injuste. Donc pour lui, c'est correct de voter pour un non-croyant, s'il soit divin, il est juste et compétent. Hein Donc c'est des attitudes comme ça que les gens ont pour essayer de dire que l'important ce n'est pas ta religion, l'important c'est juste en disant, est-ce que tu es juste ou non Et le, la, la, les, les notions de justice, parfois, selon euh, ces gens-là, ce n'est pas les notions de justice établies selon le Coran et l'Islam, c'est les notions de justice basées sur les théories des, des, des socialistes, des communistes, des, des humanistes, ou euh, des démocrates, des laïcs. Ce ne pas les mêmes références de justice que les références Que, qui, sont, qui sont venus d'Allah subhanahu wa ta'ala, par, par, par rapport justement à l'établissement du tawhid et à, au combat du, du shirk, et euh, que ça c'est la plus grande injustice, hein, et que c'est la plus grande euh, incompétence, si quelqu'un a pas le tawhid il est déjà en partant dans l'injustice, donc comment on pourrait espérer de lui de la justice. Donc ça c'est le premier problème. Et euh, les détails de ça, bien entendu, on va en reparler plus tard, ok inchallah Le Cheikh, il dit, et on va finir euh, avec ce point-là, on va finir avec ce point-là, Le sixième point, c'est que le système démocratique peut amener, comme conséquence, l'élection d'une femme. L'élection d'une femme, et ça c'est contraire à l'Islam, le Cheikh il explique ça. ذلك أن النظام الانتخابي يفتح الباب حتى للمرأة أن تشارك في الانتخابات، وقد تحظى بأكثر عدد من الأصوات تشريحها، وفي هذه المرسدة مخالفة صريحة لما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم جنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة قال الحافظ ابن حجر قال الخطابي في الحديث أن المرأة لا تلين الاماره ولا القضاء هنا لشيخ Il mentionne ici les paroles euh, il mentionne en fait les paroles du prophète sallallahu alayhi et de, de certains ulama par la suite, puis on va lire avant ça la, la parole qu'il dit. Il dit que le, le système démocratique électoral ouvre la porte à ce qu'une femme soit élue hein, si elle participe aux élections, si elle remporte le plus, nombre, le plus grand nombre de voix et il y a un grand méfait là-dedans, du fait que c'est une, une contradiction directe et claire à ce qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari dans son Sahih, parmi les hadiths rapportés par euh, Abu Bakr anhu. Et ce hadith d'Abu Bakr dans Sahih al-Bukhari, il est authentique, et les gens de parmi les parmi les modernistes et les Ikhwan et d'autres, certains d'entre eux ont essayé d'attaquer ce hadith-là, et de remettre en question son authenticité en essayant de parler contre le Sahabi Abu Bakr et en disant qu'il n'est pas authentique dans le hadith. Alors qu'on sait très bien que les Sahabas sont tous authentiques, ils sont tous un ils sont tous fiables. Hein, et sans compter que Abu Bakr, c'est un des grands Sahabas, c'est un des grands parmi les Sahabas, un des Sahabas qui est respecté et connu. Et ces hadiths, personne parmi les, ulama, les hadiths ne l'aura jamais rejeté. Donc, d'entendre ces modernistes-là venir... Euh, remettre en question l'authenticité de ces hadiths-là, eh bien, ça remet en question justement leur fiabilité à eux euh, par rapport à leur attitude vis-à-vis -vis des hadiths et de l'islam. Du fait qu'ils essaient de, de rendre faibles les hadiths authentiques quand ils sont contraires à leur passion et ils essaient d'authentifier les hadiths faibles quand ces hadiths-là sont en leur, euh, en leur faveur, soi-disant, pour essayer de défendre leur passion. Donc, le cheikh il dit que. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu que les gens de la Perse ont mis au pouvoir la fille de Kisra, après la mort de Kisra, Kisra c'était le dirigeant perse à l'époque, quand il est mort, ils ont mis à sa place sa fille. Et bien euh, le, le prophète wa sallam, a dit à ce sujet là qu'un peuple qui a mis une femme au pouvoir n'aura jamais le succès un peuple qui met au pouvoir une femme n'aura jamais, jamais le succès. Parmi les égarés de notre époque, hein, il y en a parmi eux qui essaient de rejeter, le, euh, non pas l'authenticité du hadith, hadith, mais de rejeter le hadith au complet. Hein, euh, et non pas par rapport à l'authenticité de la chaîne de narrateur, mais par rapport au texte lui-même en disant que c'était contraire à la raison. Et, ouais, et comme argument euh, de citer Golda Meier, de citer euh, euh, la, la, la Reine Victoria et de citer Margaret Thatcher pour essayer de dire que ça, ça prouve que le Hadith est faux, et qu'il est contraire à la, à, à la raison. En citant les exemples de ces femmes mécréantes, hein, ces femmes qui ont dirigé dans des pays en Israël, Golda Mayen, et en Angleterre, Margaret Thatcher et la, la Reine Victoria et des trucs de ce genre. Et bien entendu, ils pas, ils n'ont pas compris le Hadith ils n'ont pas compris non plus de quel euh, succès le professeur s'en va parler. Euh, donc il y a ce, ce point-là, et euh, bien entendu le fait de nous ce hadith-là pour des, sur des arguments pareils, c'est déjà une attaque et une insulte contre la sunnah, et euh, on en reparlera, Inch'Allah. Le cheikh il mentionne les paroles de l'Al-Hassib euh, ibn Hajar, il dit, ibn Hajar, que l'imam al-Khattabi a dit que ce hadith-là est une preuve, qu'une femme ne peut pas prendre la position d'autorité et le, la position de juge, elle ne peut pas faire ça. Et ça s'est rapporté euh, dans Fatou al-Bari, et celui qui avait dit euh, par rapport à la, à la, au hadith qui a dit que ce n'était pas euh, logique, c'était Mohamed euh, al-Ghazali, celui qui est mort récemment. Et il y a un autre qui a essayé de dire que C'était permis pour une femme de prendre la position de pouvoir. Et c'est, je pense le moufti de Al Azhar ou le, le chef de l'Azhar en tout cas, l'université de l'Azhar. Et il a dit qu'une femme peut être présidente dans un pays musulman. Mais qu'est-ce qui est étranger Cheikh Rabir, justement, l'a réfuté là-dessus. Cheikh Rabir, euh, il a écrit une réfutation de, à ce sujet-là, en disant que. C'est étrange, comment ça se fait que vous dites que c'est permis pour une femme d'être présidente d'un pays, mais qu'elle ne peut pas être euh, Mufti de Al-Azhar, ou avoir la position de Mufti. Elle peut être, elle peut pas être Mufti, mais elle peut être euh, présidente du pays. Donc ça c'est étrange comme, comme jugement. Hein <rire> Exactement. Ils vont, c'est le président qui décide qui est le style. Donc, là, il va l'enlever, il va mettre une phrase comme du mortard. mais ça, c'est des exemples d'obstacles surdoutés dans, dans le jugement de certaines personnes. Tout ça, c'est un jugement pour faire plaisir à l'Occident et leur dire des patois qui vont aller dans le sens de leur, de leur, euh, de leur programme et de leur système. Hein? Et déjà d'entendre que les couffards veulent que les sociétés musulmanes soient dirigées par, euh, par la, la démocratie, et de, de les voir à quel point ils insistent là-dessus, ils mettent de la pression pour les pays musulmans, pour que les pays musulmans soient démocratiques, euh, ils mettent des pressions économiques, des pressions politiques même des pressions militaires dans certains pays, ils vont même jusqu'à les attaquer pour que soi-disant la démocratie soit appliquée à tout, à, euh, par tous les moyens possibles, même, par la, même en détruisant un pays au complet par des bombes et par des guerres. <rire> non, mais le cas de la Turquie, ça c'était une, une autre situation, mais bon, c'est juste pour dire que c'est un peu bizarre de voir à quel point ils essaient. en fait c'est pas bizarre parce qu'ils veulent mieux avoir un contrôle sur les pays musulmans, et diriger la politique de qu ce qui se passe dans les pays musulmans, et c'est bien entendu la meilleure façon de faire ça, c'est de permettre aux gens, de, ou bien d'ouvrir la porte aux gens à la démocratie. Parce qu'une fois que la démocratie est étalée dans un pays, c'est là que la, cor la corruption s'intiltre complètement. Et même dans les pays européens et américains, avant qu'il y ait une démocratie, la corruption et le, le désordre moral et Or était bien moins grave Mais avec la démocratie il n'y a plus de morale, il ne peut plus y avoir de morale parce que tout le monde est libre de faire ce qu'il veut et de d'être de, de, laïque et de ne pas se référer à aucune loi religieuse et à aucun principe religieux, et de vivre sa vie comme si Dieu n'existait pas, hein, et comme s'il n'y avait aucune révélation et aucun prophète, hein, de suivre ses passions. Donc, euh, et le fait qu'une femme soit au pouvoir c'est bien entendu une des causes de الحديث قال اخرج البخاري ومسلم حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال, قال قال صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن فاني اريدكن اكثر اهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تضرنا اللعب وتكفرنا العشير قال وما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احدى كل قلنا وما نقصان دينها وعقلها يا رسول الله قال اليس شهاده المراه مثل نصف شهاده الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها Wallah, de donc qui est de plus haute Rapporté Sa'id al-Khudri, anhu, le prophète, alayhi wa sallam, a dit vous les femmes, donnez en aumône, en charité, Car, j'ai vu que la plupart d'entre eux, euh, j'ai vu que vous êtes la majorité des habitants de l'enfer. Et elles ont demandé au professeur Hassam, pourquoi au messager d'Allah, le professeur Hassam a dit, parce que vous insultez beaucoup, vous dites beaucoup de malédictions, vous invoquez beaucoup la malédiction, l'âme, et vous êtes ingrate envers vos familles, envers vos maris. Hein euh, ouais. donc, et il dit, et je n'ai jamais, je n'ai pas vu, Euh, je n'ai pas vu personne qui a euh, qui est plus déficiente euh, sur le plan de la raison et sur le plan de la religion que l'une d'entre vous et qui peut qui peut facilement faire pas de la tête à un homme intègre et qui a euh, toute sa, sa, sa volonté hein, que l'une d'entre vous. Donc euh, <rire> c'est pour dire c'est vrai, hein, les femmes si elle veut te faire pas de la tête, elle est capable. Et donc les femmes ont demandé à ce moment-là au messager d'Allah, quelle quel est, sa, sa, quel est sa, sa, sa déficience ou son, son manquement sur le plan intellectuel et sur le plan de sa religion Et le prophète صلى a répondu, n'est-ce pas que le témoignage d'une femme est, est, est, est équivaut à, à la moitié du, du témoignage de l'homme Elles ont dit certes au messager d'Allah. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Et, et, et elles ont demandé, et quelle est euh, sa déficience dans sa religion Ah oui, c'est ça. Et, au début, il a demandé, n'est-ce pas que la, la déficience de la religion, c'est que euh, la déficience de sa, de, dans, sur le plan de sa raison. En fait, les femmes ont demandé, euh, euh, qu est -ce, quelle est sa déficience ou, quelle est la déficience de la femme dans sa religion et dans sa raison, dans son, éter, dans son intelligence? Et le prophète Saint -Saint -Saint -Saint a répondu, n'est-ce pas que le témoignage d'une femme est comparable à la moitié du témoignage de l'homme? Elles ont dit oui. Et il, il a dit, voilà sa déficience sur le plan intellectuel, sur le plan de sa, de son intelligence. Et ensuite, il a demandé, n'est-ce pas que la femme, lorsqu'elle a ses règles, elle ne prie pas et elle ne jeûne pas? Et les femmes ont répondu oui. Oui c'est vrai, certes, mais d'Allah, alors euh, le professeur a répondu, voilà la déficience qu'elle a dans sa religion, hein, ou la, la faiblesse qu'elle a dans sa religion. Donc, euh, ça c'est le rap rapporté par Al-Bukhari, et parmi les modernistes comme Qardawi et euh, Amr Khalid et d'autres, il y en a qui ont essayé de détourner la signification de ce Hadith-là, puis ils ont dit, quand le professeur A.S. a dit ça, il faisait une blague avec les femmes. Oui, c'est par ce Il essaie de dire que, non, le prophète François il, pensait, il disait pas ça sérieusement. Quand il a dit que les femmes sont déficientes intellectuellement et dans leur religion, il disait ça pour blaguer avec les femmes. Et on sait que le prophète François lui-même a dit, euh, je blague, mais même quand je blague, je suis sérieux, sincère et je suis sérieux. Et, je, donc, euh, et quand il fait une blague, le prophète François, il ne me ment pas. Et il a dit malheur à celui qui fait une qui dit un mensonge pour faire rire les gens. Donc le prophète François n'aurait jamais fait une blague en disant un mensonge et même s'il aurait dit en blague ce serait vrai. Et non seulement ça euh, la preuve que c'était pas une blague, il a expliqué sa parole par la suite. Et il a clarifié qu'est-ce qu'il voulait dire par la déficience de son intellect et la déficience de sa religion. Donc quelqu'un qui fait une est-ce qu'il explique par la suite, clairement comme ça, qu'est-ce qu'il voulait dire, en clarifiant de cette façon et en expliquant qu'est-ce que c'est sa déficience sur le plan intellectuel, qu'est-ce que c'est sa déficience sur le plan religieux. C'était clarifié, clair, par le professeur enceinte. Donc c'est clair que la femme, elle a cette déficience-là. Et euh, euh, les ulamas, ils ont expliqué ce -là en détail. Mais ça veut dire que la femme ne peut pas prendre la position de dirigeant dans euh, un pays musulman et être à la, à la, à la tête d'un pays. On sait que parmi les responsabilités du dirigeant dans l'islam, c'est qu'il doit diriger la prière. Il doit faire la prière de tout noir. Et il doit guider les hommes dans le combat. Est-ce qu'une femme est capable de faire ça? Et si elle a ses règles, Qui va prendre la place d'imam. Et même une femme peut pas être une pour les hommes dans la mosquée. Hein et il ne peut pas être juge des trucs de ce genre. Donc, c'est pour vous dire que dans l'islam, la femme a sa position et son rôle, et moi, il a sa position et son rôle. Et de, et de dire que euh, dans l'islam, la femme peut prendre la position de dirigeant, c'est quelqu'un qui contredit tout ce qui a été dit par l'islam depuis 1400 ans et qui veut laisser d'amener une nouvelle religion en, en, en, en, en, en l'Inde dans laquelle nous sommes aujourd'hui pour ces faire plaisir à ce que les koufars ont décidé dans, dans leur système et dans leur mode de vie. Voilà. Donc euh, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on continuera ça la semaine prochaine, d'Izn'Allah. Allah, astaghfiruka wa